Unité 1. Leçon 3. Exercice 2. Écoutez. Marquez les enchaînements. A. Il habite à Bruxelles B. Il n'habite pas à Bruxelles. C. Il est américain D. Il n'est pas américain. E. Il est ingénieur. F. Il n'est pas ingénieur.